honen zuleak euskal jatietan gira azken eztabaida azken hauteskunde eztabadatugu gaukoan eta joan den astean bezela, gure azken eztabaida ustaritzeko hautagaiekin eginen dugu lehen itzulia iragantzen tzen joan den igandean eta haserako lau hautagaiak atximanen ditugu bejiiz ere bigen itzulian seil zenmarten Dominikez bat Jun Kaje Jean Claude Senan lauak ditugu mainren inguruan lauekin eztabaida egginen dugu kale jatietan eztabaida gauzkuan ere beraz auteskunde ipagaia auteskunde solas euskari jatietan eta nere ondoan gauzkoan ere intza zurekin hasiko gira lehen itzuliko emaitzak oroitzuen eta emaitzuriekin hasteko, bigarren itzuliari begira erranen dugu lehenik lau autagaiek, erabaki dutela mantentzea, ustaritzeko etxea lortzeko lehian, lehen itzulian, Bruno Karrer, ustaritze bai zerrendako autagaia iritxizen lehena, bozen euneko goita malaukakotx, laro goita malauarekin, bigarrena Jean-Claude bek -Jean, ustaritzavek bonzantz zerrendakoa, bozen euneko goita sortzikakotx, zero zazpirekin, bat gaur Lezbatz, gaurregungo ausapesa, bozen euneko Eko goita bat kakotx, iruro goita lauarekin. Eta azkenik, Cecil Zermakten, euneko amabikakotx ogoita amabostekin. Lehen itzulian, aski parte hartze altua izan zen uh, ustaritzen, euneko iruro goita amabikakotx ogoita laukoa. Guti gora bera, mila irueun erritar ez ziren uh, boska bulegoetara hurbildu. Ara laburki beraz uh, esplikatzeko be nola, iragantziren lehen itzulian be ustaritzen aferak. Lehen itzuliko emaitzak uh, entzun dit uh, Tugu, eta nahiko genuke jakin, bepiskat, ze irakurketa egiten uh, ote duzuen uh, emaitza horiei begira. Lehenik behar bat azurekin uh, arsiko gira Dominik Lez bat, irugajena gelitu zira joan den uh, igandeko emaitzetan, eguneko ogoita bateko, uh, bebozen eguneko ogoita batarekin gutxi gora bera. Zurekon jako zigo bat bezala hartzen duzu emaitza hori? Dabor, bonjour, e merci hoz elektor ki onvote pornu, dabor. Euh, — Alors c'est une sanction. Euh, je voudrais l'honnêteté de, de le dire. Je pense que euh, notre équipe et moi-même avons euh, énormément travaillé euh, pour pour coller au plus près du programme pour lequel nous avions été élus en 2008 la sanction vient surtout à mon avis d'un manque de constatation. nous avons pu le constater au cours des réunions publiques euh, que nous avons faites sur tous les trois les trois plus importantes Herorits, Arons et la salle la pourdit où le dialogue a pu s'instaurer qui d'ailleurs nous a fait un petit peu modifier quelques projets euh où euh, nos, nos nos contacts avec certains quartiers Euh, nous avait un petit peu, je pense, induit en erreur euh, sur des projets trop euh, trop importants. Euh, voilà. Euh, C'est un petit peu le constat que, que je fais sur cette euh, cette sanction qui nous a été faite. Mais je pense pas qu'on puisse nous sanctionner sur le manque de travail que nous avons voulu apporter. Une sanction contre Dominique Lesbats, vous êtes d'accord Je sais pas, de mais Cécile Saint-Martin, par exemple. Oui, je, je crois que... L'évaluation qui fait faite par Dominique Lesbats de ce vote est assez pertinente. Le, le manque de communication flagrant pendant toute la mandature a conduit effectivement à cette sanction de la part de l'électorat. Euh, il nous dit que la leçon est comprise, certes. Moi, j'ai un peu de mal à le croire, personnellement. Bon, nous, ce que nous avons proposé, ce sont des outils qui garantissent aux citoyens que leur parole va être écoutée. Et que nous allons même intégrer cette parole. Par exemple, nous proposons d'intégrer les représentants de des comités de quartier dans les commissions de travail. Ça, c'est quelque chose qui est très concret. Voilà, c'est un exemple. Bruno Cacher. Je crois que la sanction et le désaveu 5 ans pour Dominique Glesbats, mais les chiffres le traduisent. De même, euh, bon il est édulcore un petit peu la réalité en disant que c'est un manque de communication. C'est vrai. Euh, un manque de communication, mais euh, aussi surtout euh, le manque de... Euh, de... C'est même surtout sur le fond de projet qui a été sanctionné, sur la façon dont il a voulu les mener, sur la façon dont il a voulu les imposer. Euh, c'est pas que de la communication. Euh, Ici même, à ce micro, la semaine dernière, il nous expliquait euh, que' il n'était pas pour les discussions, qu'il préférait décider d'abord, puisque euh, puisque les discussions faisaient perdre du temps. Euh, c'est ce, des choses qu'on lui avait signalé de, de, de pendant tout le mandat, qu'on a mis en avant euh, pendant la campagne. Euh, et donc là, je rejoins Cécile. J'ai beaucoup de mal à croire que euh, que la leçon doit être comprise. Et comprise, en tout cas, euh, c'est plutôt euh, une attitude de circonstance qu'il utilise entre ces deux tours. Voilà. Et après, euh, bon, ça, c'est le premier constat en ce qui nous concerne à nous. Euh, on, on arrive en tête avec 38% quasiment. Euh, on va parler de vos résultats après. Après, d'accord. Jean-Claude Zinjan. Oui, tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des électeurs qui sont portés derrière notre projet le dimanche dernier. Bon, effectivement, il on vote sanction et par rapport à la politique menée par Dominique lesbats Il est vrai bon, on a constaté, on a fait remarquer dans les différents conseils municipaux, on a fait dans les différentes commissions euh, qui avaient cette opacité notamment sur l'ensemble des projets. Alors moi aussi je vois maintenant, je découvre des tracts sur lesquels avait monsieur Lesbats se repositionne maintenant, il est prêt à écouter les gens. Moi j'ai du peine j'ai j'ai du mal à y croire, j'y crois pas du tout, si ce n'est qu'on l'a alerté notamment sur certains chantiers, c'est le mot que je vais employer, a parlé à dans certains quartiers, à Sagatier, sur lequel il y a eu des réunions publiques qui ont été organisées. On attire leur attention sur le le mal fondé de, de la façon de fer, de pas respecter à main la cohésion des habitants d'un certain quartier eh, notamment qui avaient des idées autres que lui vol porter mais passées en force. Il le paye maintenant, sa politique elle est les condamné, elle devant de a été confirmé dimanche prochain. Segituko dugu berdin uh, bakoitzaren emaitzen uh, irakurketarekin, eta eh, uh, je crois que le ce qui a convaincu les ouusta stars euh, euh, que je remercie et bien, bien évidemment chaleureusement pour avoir pour droit nous avoir accordé le, leur confiance euh, ce qui euh, ce qui a convaincu les ouusta stars c'est à la fois Euh, la démarche qu'on a mise en place. Comme euh, vous soulignez, euh, il y a une base à Berthsalé, il y a une composante à Berthsalé dans Oustalit-Sebaï, euh, mais il y a euh, une composante beaucoup plus diverse qui, qui a intégré cette démarche-là. Euh, il y a le fait qu'on ait travaillé euh, vraiment euh, en étroite collaboration avec de nombreuses entreprises, de nombreuses associations, qu'on ait aussi pris des, pris des avis d'experts qui sont venus apporter leur avis sur, euh, sur des éléments techniques du programme et en enfin, c'est euh, mais c'est pendant la campagne le fait qu'on soit aller vraiment expliquer en porte-à-porte qu'on ait euh, qu'on ait pratiqué des réunions publiques qui sont qui étaient très très interactives où où plusieurs membres de l'équipe ont présenté différents aspects de projet et non seulement le programme par lui-même a su convaincre mais aussi le fait que que l'équipe était pleinement engagée et était prête à, à à défendre, à mettre en place ce programme pour la prochaine mandature. Je pense que ça c'est le deuxième élément important qui a fait que qu'on a réussi à convaincre. Est-ce que vous voulez réagir Oui. Non, non je peux réagir mais par rapport à ça, c'est vrai que moi je maintiens, il y a eu il y deux votes, il y a eu un vote sanction ce dimanche qui condamne la politique de Dominique Lesbats. Dimanche on rebat les cartes, on repart. c'est vrai que euh, nous avions nous avons un, un projet intéressant pour pour Ustaris euh, qui a été soutenu qui a été soutenu à hauteur de 28 Euh, voilà la confirmation c'est le rejet de la politique lesbats euh, dimanche on repart on en le tout on repart sur un autre vote sous les alde alaere euh be unico 28 bakakik isan da jean-claude c'est c'est isan da geiago ez lortzeko quand vous chante tout à fait bon il y a maintenant un taux important quand même d'ascension autour de, 1300, de, 1000 de, façon, de 1000 1300 plus de 2000 personnes tout simplement 1000 1300 au qui n'ont pas été votées Il y a également une centaine de votes nuls, les votes blanc Donc ces gens-là, bon dimanche prochain, ils dans leur responsabilités et ils mettront en place une équipe qui sera à même de gérer la commune pour les six prochaines années. Cécile Saint-Martin, c'est un peu de temps à dire que vous avez un peu de temps. Oui, c'est vrai. C'est un peu de temps à dire que Alors, une équipe encartée dans un parti dit comme ça, ça ne représente pas la réalité. Euh, C'est ce qu'on vous a, a reproché. Nous, nous avons deux personnes qui, par, enfin, qui font partie euh, d'un parti politique. Euh, — Donc je crois qu'effectivement, malheureusement, il y a eu un effet euh, que l'on perçoit bien au niveau national maintenant, qui est celui de la sanction du gouvernement. Bon, on le savait. Hein, on s'est posé la question. On s'est dit « Est-ce que partir avec l'étiquette gauche, euh, c'est judicieux ?» Parce qu'évidemment, euh, il n'était pas besoin d'être grand clair pour savoir qu'il allait avoir un contre-coup par rapport à cette politique gouvernementale que, d'ailleurs, nous soutenons assez peu nous-mêmes. Euh, mais bon on s'est dit aussi euh, uneia gauche existait précédemment c'est un mouvement qui a continué à exister dans l'opposition nous euh, sommes fiers des valeurs de gauche que nous portons parce que ce sont des valeurs d'humanisme de solidarité et euh, qui sont aussi euh, enfin, qui sont donc capables de s'opposer à certaines dérives du capitalisme par exemple donc euh, on va l'assumer pleinement. Et on va repartir avec cette étiquette-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, euh, nous l'avons eu par le retour de nos électeurs. Ce que ce que les électeurs nous ont dit, finalement, nous a surpris. C'est 12%. C'est bien. C'est encourageant pour un nouveau mouvement. Il faut continuer. Il faut vous maintenir. Parce qu'en fait, ce mouvement, il a été perçu comme quelque chose de nouveau, un vrai projet. Euh, il y avait beaucoup de choses nouvelles. Une vraie démocratie participative. Euh, Peut-être aussi le fait que ce soit une femme tête de liste. Ça, c'est une première dans l'histoire du Staritz. Ce n'était jamais arrivé auparavant. Et donc, au final, ben, euh, nous avons tous les encouragements de notre électorat. Et pour cela, euh, la question de se maintenir euh, ne s'est même pas posée. Enfin, on l'a posée par principe, mais euh, elle a été résolue tout de suite. Donc nous respectons cet électorat. Nous le remercions. Nous espérons que parmi les abstentionnistes, puisque statistiquement il y a beaucoup d'électeurs de gauche parmi les abstentionnistes, eh bien ils pourront se dire que ça vaut la peine de se mobiliser pour le second tour et qu'ils viendront voter pour nous au second tour, parce que ce n'est pas du tout une politique nationale dont il s'agit ici, mais il s'agit d'un véritable engagement de personnes qui sont connues d'ailleurs pour leurs engagements sur le terrain par ailleurs. <laughs> Aintzina segituko dugu beraz Aipatu ditugu beha maitzak Bakoitzak egiten zuen irakurketa Eta horrein beha erikoetxea Aipatuko dugu Auteskunde solas Euskari ratietan Arra, ramezala ustaritze perspektiban, haipatuko dugu, nola irudikatzen duzu e, ustaritze emendik sei urtera? auzapez izendatuak baziste, nolako ustaritze ikusina izinukete emendik sei uh, urteren uh, buruan? Zurekin, hasiko gira, burinok aher, zuk izan baituzu behen uh, emaitza, behen itzulian, nola irudikatzen duzu emendik sei urtera ustaritze? Zion si, si, rest, sur, sur ustaritze mem... Uh... — je, je pense que bon, Ustarit va croître un petit peu encore en population. Mais surtout, je crois que le vrai changement dans Ustarit, euh, en tout cas tel que nous, on le porte, euh, c'est au niveau euh, au niveau de l'activité économique, du commerce et de, de la vie culturelle. Euh, donc là, on, on envisage vraiment des projets qui soient très très porteurs, très dynamisants pour la ville, euh, de façon à, à inverser cet effet ville-dortoir qu'on connaît actuellement avec l'essentiel d'Usta-Istar qui, euh, qui vont travailler sur le BAB. Euh, et peut-être que, justement, ce, le fait qu'il euh, qu y ait ces problèmes de circulation et d'accès au BAB quasiment quotidiennement et plusieurs fois par jour, euh, ce sera peut-être, en fait, un avantage pour Ustarit, puisque le, ce sera peut-être un premier pôle attractif euh, en dehors du, du BAB, euh, vers l'intérieur du Pays-Basque, et ça, on compte, on compte bien le valoriser. C'est aussi un des retours que nous ont fait des, des entreprises. Euh, qui disent que c'est très problématique maintenant d'aller travailler sur le BAB pour les entreprises allemes hein. Mm -hmm. euh, et, et donc c'est peut-être quelque chose qui qu'on peut retourner à l'avantage. Jean-Claude Saint-Jean. L'horizon dans l'avenir déjà bon, ce serait une révision euh, PLU parce que si on le laisse dans l'état actuel, il euh, y a l'ouverture est trop forte notamment sur les sur les sur le foncier agricole. Euh, c'est une augmentation je l'ai déjà dit, hein, une qui pourrait hein, À, à totalité permettre l'arrivée la, dans la mise en place de 2000 logements. C'est quelque chose de considérable de considérable pour les dix prochaines années, euh, insupportable pour la commune, hein, parce que les infrastructures ne pourront pas, à un moment donné, accueillir cette nouvelle population. Nous sommes pour une, une intégration euh, progressive, de façon à ce que les gens puissent, à un moment donné, s'identifier à la commune du Staris. Et après, dans l'environnement proche de la commune du Staris, c'est sûr qu'elle va falloir qu'elle intègre après son... Euh, Toutes sortes d'aménagement du territoire, notamment avec les structures qui composent l'ensemble de ces territoires. Quand je parlerai de la communauté commune, je parlerai des scottes, des sages. Bon, il, y a, il y a tout ça dans lequel la commune de Saris ne pourra pas, à un moment donné, s'échapper. Elle devra être également très très forte euh, au niveau de la communauté commune. Parce que là, on ce sera certainement le, le débat tout à l'heure, mais on devra, à un moment donné, apporter un véritable euh, contrepoint à ce qui est euh, l'ACBA actuellement. Dominique Lesbats. Alors, je sais pas. J'ai beaucoup de réactions à, à avoir. Euh, D'abord, euh, on, on parle toujours de ce que j'ai fait et des, des projets. Euh, moi, je voudrais un petit peu parler des pro, de projets et des, des autres. Allez-y. Euh, Jean-Claude Saint-Jean a fait euh, des projets euh, qui, pour moi, sont irréalisables. Euh, le, le, le enfin, Je vais faire l'essentiel. Bon, la mairie à Lota, admettons... Euh, il, pense qu'il peut il peut il pourra la mettre donc je ne sais puisse qui puisse la mettre avec beaucoup de voilà. doutes premièrement non mais déjà c'est deuxième Deuxièmement, oui non mais on peut toujours faire hein, on peut toujours ah. essayer de, de donc c'est on peut en ne peut — Non, mais je me suis déjà exprimé, donc je vais pas continuer là-dessus. Euh, J'ai beaucoup de doutes, mais euh, j'admets, mais il faudra ça ne suffira pas. Il faudra mettre d'autres bureaux ailleurs. Bon. Ça, c'est un premier point. — Oh, je déjà dit ailleurs aussi. — Deuxièmement, euh, l'aménagement, c'est très joli sur son programme, l'aménagement de la gravière. L'eau n'est pas de baignade. Elle ne sera pas, justement, euh, d'après le, le syndicat des Nives avant 2025. On voit des gens qui sont sur une plage en train de se baigner avec un hôtel euh, ou je sais pas un restaurant euh, dans une zone qui est euh, inondable. Puisqu'on on on accuse les terrains de sport qui, de toute façon, sont toujours en zone inondable. Hein, on peut parler de Bayonne, la Floride, etc. Euh, là, il est exclu de faire euh, de, quoi que ce soit comme construction donc euh, euh, sur cette zone, puisque... puisque Euh, D'une part, c'est une zone inondable, d'autre part, c'est le périmètre approché de la prise d'eau euh, de la Nive. Euh, ensuite, euh, l'abandon de la ZAC massico euh, eh bien à ce moment-là, euh, ça entraînera que le, les, le, dans le PLU actuel, euh, cette, euh, ces terrains sont devenus donc constructibles. Et si on, a, on maîtrise actuellement les, les, les, les nombres de logements à 160 le temps euh que on supprime la zac et la vente aux promoteurs 4 hectares donc ça fait 40000 m2 donc ça fait 16 m2 de de logement possible donc je vais demander de convertir s'il vous plaît. Voilà, l'abandon de de Mousso Grico Borda, c'est plus de terrain pour les jeunes et mettre je répète Mentabirico Borda en zone artisanale, ce sont des camions de plus sur cette route. Voilà. Vous voyez déjà Euh, je sais pas, Massoc, déjà, on a une vingtaine, euh, sur euh, peu d'espace. S'il y a 5 hectares en plus, euh, beaucoup de camions, je pense, voilà. Ah, mais on n'a pas le nombre, c'est beaucoup. Ça peut être... Ah, mais moi, je n'ai jamais prévu de faire une zone... D'ailleurs, la communauté de communes, quand elle a fait son étude euh, pour faire pour voir les zones d'activité, n'a jamais cité Mentabéry-Coborda comme étant une zone pour faire des zones d'activité. Si on ne proposé, jusqu'à l'été. Bon. Tout a été envisagé sur le territoire. Ouf. Voilà, il y a eu mais, tellement d'opacité pour connaître les, la vérité. Ah mais euh, Nous avions un délégué, c'est Bruno Carrère, qui pouvait y siéger, hein, donc il est au courant de tout. Vous pourrez répondre euh, après. On va donner d'abord la parole à Cécile Martin. Oui, merci. Euh, donc, alors, nous, comment nous voyons euh, Ustaritz euh, d'ici 6 ans Alors, je crois qu'il faut le voir, enfin j'aimerais le voir par rapport à des éléments stratégiques. Parce que, évidemment, évidemment, Quand à l'issue d'un premier tour, quand on fait euh 12 et quelques mais bon je, je pense qu'on va améliorer ce score au second tour très sincèrement. Mais de là à prétendre arriver majoritaire à la mairie, bon je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, Ustarit sera ce que nous en ferons et ce qu'en feront les personnes qui sont à la mairie. Nous, en tout cas, quelles que sont notre position au conseil municipal ou communautaire, nous allons soutenir un certain nombre de lignes stratégiques qui sont tout d'abord... Euh, une ligne politique et effectivement là on peut l'affirmer parce qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble nous ce que nous prônons ça tient une phrase c'est vivre ensemble dans une société écologique et solidaire à partir de là il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec ça il y a par exemple euh, le fait de se soumettre à de grands groupes financiers ou de grands groupes du bâtiment il y a quand même une conception de l'habitat, de l'économie de l'agriculture à avoir et il y a des choses qui sont compatibles avec le fait de vivre ensemble dans une société écologique et solidaire et d'autres qui ne le sont pas donc par exemple Vinci, que ce soit pour kirol l'état ou pour la LGV, c'est incompatible euh, des choix agricoles qui sont qui relèvent d'une industrie de l'agriculture telle que les prônes et la FNSEA, c'est incompatible euh, un habitat délocalisé qui contribue à popériser encore la population et à, et à créer de nouvelles périphéries dans des zones qui sont déjà des périphéries, c'est incompatible aussi. Donc euh, à partir de là, tout coule de source. Mushugoriko bordant ne le fait pas, Matikoena on le fait, mais on le fait différemment. On mais le non, fait comme, comme un habitat de vie. On peut pas le faire. Comment on peut faire Vous ne le faites pas vous Oui, mais on le fait dans le cadre de la ZAC. Oui, et eh ben nous aussi mais différemment. C'est on va pas changer. On peut, on peut pas Mais c'est que vous ne connaissez pas le système si, de la ZAC. Si, on, on connaît le dossier. On non, a mais... apporté une contribution en son temps à l'enquête publique. Mais, mais vous savez que si vous modifiez la moindre virgule de la ZAC, il n'y a plus de ZAC. Oui, mais Je parle pas de modifier la ZAC, je parle de faire un peu autre chose. Ah bien, que... si vous modifiez l'intérieur de la ZAC, vous ne pouvez pas faire la ZAC. elle ne sera Il y, y' a plus la DUP, la DUP tombe. Tant mieux finalement. Ah non, il y aura 300 logements le 160 il euh, y a plus de pont euh, double voie dessous. c'est uniquement ça. Il il faut, il faut les, être les projets oh ouais, peuvent ça, être non, réévalués ça... et peuvent être réévalués non. dans un autre cadre que celui dans lequel ils existent à l'heure actuelle. Ça ne plus une ZAC. et, et donc ce n'est plus maîtrisé. Euh, Jean-Claude Seja -Jean et ensuite Bruno Kaher. Non, les ZAC, les une zone c'est une zone, zone d'aménagement concerté, c'est vrai avec un projet d'ensemble. Ça remplace les anciennes zones de prioritaire qui étaient les UPE. Voilà, dans le cadre dans le cadre de ce que c'est une ZAC. Attention, oui. Oui, euh, non, je, je, je connais, je, je connais. Alors, c'est vrai que là, il y a l'aménagement d'ensemble. Si ce n'est que pour ce projet d'ensemble d'intérêt général. Il n'y est pas, il était c'était lié la, dans le cadre de l'enquête publique d'intérêt de protection et de sécurisation de la 932. Bon, maintenant le conseil général a aménagé cette route et a sécurisé cette route elle a mis un financement maintenant qui va durer pour des années. Si on va auprès du Conseil Général, c'est ceux qui vont confirmer. Donc l'intérêt général de la zone de n'existe plus. Si ce n'est que dans le dans l'acquisition foncière, la commune n'est pas propriétaire du foncier. Le foncier il appartient à des privés. Il y a un privé notamment qui est le plus gros propriétaire de cette zone de, cette zone de ZAC qui ne va pas vendre. Alors je sais pas comment on peut réaliser un projet, si c'est que là aussi faire du rêve, faire rêver les gens. Il y a une partie du foncier par contre, la ZAC saute, il y a une partie du foncier sur lequel il y aurait un propriétaire qui serait prêt à à négocier. Et là, on pourrait aménager un cœur au niveau du d'arance mais avec des acquisitions amiables, ou des échanges à la main. Tout ça sur des relations à l'amiable. Le reste, c'est faux. Bruno Carrière, ensuite, oui, donc, sur Matikonia, donc euh, nous, on pense de façon générale que c'est une opportunité aussi pour Aronse, puisque c'est vraiment un cœur de quartier que que la collectivité a la possibilité d'aménager. Il ne s'agit pas du tout pour nous de De laisser ça au privé et de laisser entendre tente aux 300 logements, c'est pas du tout notre objectif. C'est encore un, un chiffre qui j'étais en l'air pour faire peur. Euh, on, on reverra. De toute façon, les acquisitions de terrain sont, euh, sont lancées par le PFL. Euh, donc ce sont des un domaine foncier qui, qui reviendra dans le giron du Staritz tôt ou tard. Et, et le projet tel qu'il a été envisagé, on le reverra. S'il faut refaire les procédures euh, en fonction de, de ce que soit le Style Star Star et, de, et des projets euh, porteurs qu'on veut mettre en place, on remettra quelques procédures en, en, en place ça fait 30 ça fait euh, depuis 81 que cette que cette zone est est adée. donc s'il y a s'il y a non euh, a un arrêt décalé pour euh, pour quelque chose qui sera définitif hein, sur le sur le cœur d'avance ben on, on prendra l'année qu'il faudra monsieur Lasvat non je pense que euh, bon, ce, tout ça ce sont des, des grandes théories mais la réalité de l'histoire c'est que il y a une DUP qui est qui a été prononcée qui n'a qui n'a pas été attaquée avant elle avait été attaquée par un policier de jean- claude Saint- jean euh, cette fois ci elle, euh, les attaques sont tombées c'était une des familles qui avait attaqué et qui a été retoquée par le par le tribunal euh, et donc la zac étant le, le PFL actuellement est en cours d'acquisition des terrains euh, négociation alors c'est une négociation mais il faut savoir quand même que dans ce cas de de dup et euh, de la, la le PFL se va être propriétaire à la fin de l'année quelle que soit la négociation c'est-à-dire que dans dans une, une ZAC qui est tout à fait différent d'une ZAC euh, où le, le terrain au départ était communal comme la ZAC de la Guadeloupe, c'est bien c'était bien une ZAC une zone d'activité concertée mais la propri, la commune était propriétaire du terrain dans ce cadre de ZAC de Maticoenia Il y a une DUP, cest une déclaration d'utilité publique qui n'a pas été attaquée et donc qui est valable. Et le PFL prend position possession pardon des terrains. Et ensuite, il y a une discussion, si on n'arrive pas à un accord, pour euh, la négociation et l'achat des terrains. Au sein de la ZAC, ça, je vous le confirme, je peux vous le, je peux vous le certifier sur la tête de qui vous voulez de la mienne même pas mienne, pas de, pas -là. de la mienne si vous <rire> voulez il y' a aucun problème euh, on peut en effet modifier la zac mais pas des routes ça, ça c'est on ne pourrait par exemple modifier que la hauteur des bâtiments qui a été prévu c'est à dire que l'emprise des bâtiments on doit rester la même on peut diminuer ya je vous rappelle que dans la zac a, dans la partie basse il y a trois étages c'est le PFL qui est un qui avait été terminé ça. La conséquence, c'est qu'il y a moins d'appartements, c'est un fait, mais il y aura un coût supplémentaire pour la commune, puisque une ZAC euh, n'est jamais euh, excédentaire, euh, une commune doit toujours participer à une ZAC. Je rappelle, comme exemple, la Guadeloupe, la, la, a coûté à la commune, ça a été payé, et c'est ce qu'il fausse d'ailleurs les... Le, le compte de fonctionnement de 2010 en 2010 nous avons payé 300 300000 euros de surplus pour la ZAC de la Guadeloupe. Je vais, je, voilà. je vais apporter un peu euh, quand même bon le foncier, il n'est pas de batterie communale, il faut l'acquérir. Ce foncier il aura un prix. Estimation valeur du domaine, c'est les services de l'État, que ce soit par le PFL ou par un fait différemment. Donc il aura un coût, il aura un coût élevé. On peut on peut faire essayer de faire croire n'importe quoi, si ce n'est que le mètre carré il faut l'amortir. Il faudra le payer le mètre carré d'acquisition. Acquis, Alors le reste, c'est du vent. D'abord, il faut garder la maîtrise foncière, acheter au prix estimé par la valeur des domaines. C'est ça le marché. Ça peut pas être autrement, c'est le marché. Si ce n'est que même, donc il laisse battre, il a fait même monter les prix euh, dans le cœur du Staris. Hein, les, le projet de vente de Quiroleta, où il y a million d'euros de plus que la valeur estimée par les domaines. Et après, il va nous faire croire que un moment donné, c'est-à-dire qu'on va l'acheter pratiquement pour une bouchée de pain et qu'on va faire ce qu'on veut. c'est pas vrai. Segituko dugu beraz uh, haintzina uztaritze perspektiban ikusi duzuen uh, bezala, be perspektivaak ez dira denentzat uh, bedinak uh, perspektiba aipatu dugu baina oraina ere aipatu nahiko genuke eta orainaren zati handi bat heijkagoa zaneta bere laipatzen dugu. Haunzkunde solalas Eusska igazi Herri elkargoa aipatzeko erraitenda eta ageri da herri elkargoek gero eta pisu handiagoa hartzen dutela, politika hainitz bertan kudeatzen dira eta herriari begira eragin handia dute. Errobi elkargoko herri nagusiena da ustaritze eta uji begira be jakin eginuke zein diren zuen leintasunak no. ustaritzeko Edo, egi Elkargoan, erhobi Egi Elkargoan zindiren zuen lehentasunak, nolako datuko duzue zuen ondoan den, be, Euskal Kostak duhi edo akba irielke gero arekiko, muztua ondi ogekiko desoreka, eta bestein ahiman erekiko ditu zuen akbarekin. Gai e, zabala da, ejan hainitz egin daiteke, e, Jean-Claude Zenran Zurekin abiatuko gira, Egi Elkargoa, beraz, aipagai ustaritzerue begira. De toute façon, la communauté commune, c'est le, voilà, le futur outil de développement euh, des territoires et ça va être, un, je le disais tout à l'heure, un contrepoint à, à l'ACVA. Pour que la communauté commune donné puisse s'inscrire sur une ligne politique euh, pour, le, pour le devenir de, de son territoire, hein, de l'ensemble des, des, des communes, il faut une véritable occasion de l'ensemble des personnes qui vont à un moment donné composer cette communauté commune. Ça ne pourra en passer que, que par là. Donc. Mais je pense que l'intérêt, bon l'intelligence des uns et des autres fera que euh, chacun trouvera un véritable projet pour, la, pour dans, dans le cadre de cette communauté commune. Je pense que les compétences vont s'élargir, vont s'élargir. Bon, c'est un projet au niveau des offices de tourisme, je crois que c'est important. Ça va ça va s'élargir au niveau de également de la compétence piscine. Alors aussi actuellement, il y a eu du retard par rapport à ça parce que je parlais de cohésion au niveau des hommes. Là, il a manqué de cohésion, ça fait que nous sommes toujours nous avec une piscine euh charge, fonctionnement commune du Staris. Donc moi je le vois dans ce sens-là et même Euh, très certainement il y a une résolution notamment sur la mise en place des documents d'urbanisme qui seront sur un périmètre élargi avec une cohésion aussi d'aménagement des territoires où on garde du foncier pour l'agriculture parce que c'est la priorité sur un document d'urbanisme c'est réfléchir à part, au travers d'un diagnostic agricole qu'est-ce qu'on réserve à l'agriculture et le reste du foncier comment à un moment donné on peut répondre tant au logement qu'à des besoins de zones d'activité économique voilà c'est comme ça que je le vois voilà. Madame Saint-Martin Euh, oui, alors, euh, si vous permettez, euh, je me suis laissé surprendre par la fin tout à l'heure, mais euh, c'est en lien avec la communauté de communes, mais c'est dans un cadre un petit peu plus large. Vous avez parlé euh, de garder la maîtrise foncière. Vous dites ça au titre euh, de la SAFER, euh, M. Saint-Jean euh, Non, attendez. Euh, madame Saint-Martin, je vais vous dire... Oui, dites-moi. Euh, un document d'urbanisme, maintenant, c'est quand vous parlez d'un document d'urbanisme, on parle d'agriculture et urbanisme ce qui est important et ce qui est nécessaire et ce qui est envisagé qui deviendra obligatoire c'est le diano, un diagnostic agricole porté par une structure ou par une autre mais un diagnostic agricole qui fait l'analyse du foncier agricole voilà ce qui sera réservé à l'essentiel qui est l'alimentaire qui est l'économie qui est derrière tout ça et notamment l'environnement oui. on passe on, on passe d'abord c'est ça que je voulais dire on passe un diagnostic agricole on voit qu'est-ce qu'on réserve à l'activité agricole et après on voit comment on développe nos territoires. Oui, ma, ma question portait juste sur euh, votre euh, fonction au, au niveau de la SAFER. Vous êtes toujours... Euh... Alors la SAFER, c'est outil qui est au service de l'agriculture et au service des collectivités. Ça oui, aussi, il faut mais, le on vous, travaille est a... votre fonction Est-ce que vous pouvez la préciser aux auditeurs, s'il vous plaît Au niveau de la SAFER Je suis président du comité technique SAFER pays basque D'accord. Parce que, si vous voulez, euh, il y a quand même des relations entre la SAFER et le GPSO. Est-ce que ça va pas être ennuyeux pour vous Quel positionnement allez-vous adopter Par exemple, j'ai ici un document qui montre que le 29 janvier dernier, à Saint-Pierre-du-Mont, euh, donc ça s'est passé dans les locaux landais de la SAFER Aquitaine-Atlantique, euh, une convention a été mise en place pour réserver des terrains, justement, pour le passage de la future ligne LGV mmh. Donc Alors, il y a des opérations d'acquisition des terres situées à proximité du fuseau du futur LGV. Oui. Qui ont été réalisées avant même la déclaration d'utilité publique qui elle est prévue pour fin 2014. Alors une petite euh, je vais vous faire une petite une petite souris ce que c'est la Safère. Oui. Automala euh, Safère. Non mais de, non, de... non mais attendez, attendez, il faut pas non plus prendre ça à la première truc, la Safère. D'abord les Aquitaine. Elle est composée de trois départements. Mhm. Mm De la Gironde, des Landes et des Pires-Atlantiques. Tout à fait. Les bon trois voilà. étaient présents. Et il est au service également, je l'ai dit, de l'agriculture, de l'installation des jeunes agriculteurs. Ça, c'est sa priorité, ses missions. Mais également au service de, du développement des collectivités. Ça, c'est une obligation pour les affaires. Alors, les affaires, bien sûr, elles vont intervenir en Gironde, avec toutes les complications qu'il y aura. Faire des réserves foncières, bien sûr, pour compenser, à un moment donné, les besoins qui auront pour par rapport à ces, à ces projets qui seront mis en place ou pas mis en place. Voilà quel est le rôle de la SAFER ça c'est un outil. Oui. Donc je lis que effectivement ah, si une, une somme de 210000 € a été destinée enfin est destinée à l'antenne des Pyrénées Atlantiques pour ces acquisitions foncières agricoles et forestières. Mm -hmm. Oui, et il y a l'enveloppe les Donc il ne s'agit pas ici de, de la Gironde là, non. il s'agit bien des Pyrénées Atlantiques. Bien sûr, c'est une, en une enveloppe régionale qui est devenue abandonnée qui est mise en réserve éventuellement si un projet sur le sur les Pyrénées Atlantiques et s'est mis en réserve par RFF, c'est pas mis en réserve voilà la faire. C'est un débat ah, sûrement très intéressant. C'est une mais convention. On aurait oui, mais... voulu parler des ah, communautés de commune voilà, C'était la cacher, question qui était posée. Je vais je vais pas cacher oui. la convention, mais n'essayez pas de, de, de... Non, je ne sais pas. Mais est-ce que vous n'allez pas vous trouver finalement euh, en conflit entre le rôle que vous avez au niveau de la SAFER qui collabore donc avec le GPSO pour la mise en place... Ce n'est collaboration, c'est un très vilain mot en collaboration. Pour la, pour la mise en la place SAFER de la nouvelle SAFER ligne LGV. La SAFER, elle un moment donné à faire des, des, des réserves foncières pour compenser. Oui. Elle l'est fait, là, justement. agricole ou autre qui seront qui seront moment donné pénalisées. Elle l'est fait. La SAFER également, attendez, quand oui. vous faites ce genre de projet, vous avez des mesures compensatoires environnementales qui sont une obligation légale. La SAFER, en ce genre de procès, également, est à la recherche de foncier pour compenser l'emprise de ce genre de projet, que ce soit des projets ferroviaires, des projets autoroutiers et autres. Yep. Oui, c'est l'argumentation de M. Rousset, c'est la compensation. Oui c'est pas la c'est le cadre légal. Il va voir que vous débuchiez un peu vos fichiers. Oui oui oui, certes dement. Mais je vous je vous donne enfin, si vous laissez aux autres petits La, petit moment, la je, question je, je à laquelle vous n'allez pas répondu, c'est comment vous allez gérer Moi, cette situation répondu. qui est quand même euh, pas un conflit d'intérêt, mais en tout cas un conflit de positionnement. Il y a pas bon. de conflit de positionnement, il y a pas que de, que de conflit si. d'intérêt. Je suis dans mon rôle, euh, ici, je dans mon rôle euh, ici je suis dans mon rôle et quand je suis à la SAF, je suis dans mon rôle. Oui, d'accord. Parlons de la oui. communauté ah, si de communes, madame Saint-Martin. Donc la communauté de communes, oui, nous nous pensons effectivement que c'est un échelon extrêmement important e euh, de nombreuses euh, compétences euh, vont être dévolues dans un temps euh, assez assez rapide donc euh, à la communauté de communes euh, notamment euh, les PLU qui sont appelés à devenir euh, intercommunaux puisque donc c'est la loi euh, Allure qui euh, le met en œuvre donc euh, on peut s'attendre à différentes évolutions qui euh, accroissent encore euh, l'intérêt de cet échelon Donc euh, j'en profite d'ailleurs pour apporter une petite précision à nos auditeurs, c'est que même quand on est élu sur une liste minoritaire, on peut tout à fait obtenir un poste de conseiller communautaire. Donc il ne faut pas hésiter à aller voter euh, dimanche prochain pour euh, porter un élu de uni à gauche euh, au conseil communautaire. Euh, quel rapport avec l'ACVA euh, Quel travail en commun Le déséquilibre qu'il peut y avoir entre les Alors, deux communautés de communes Où tout l'art va être de travailler en commun sans, sans se faire phagocyter, si j'ai puis dire par là bas justement voilà c'est à dire comment ah, c'est à dire ben, ça dépend il faut euh, quelles sont les approches sectorielles ça dépend s il s'agit des transports de l'agriculture de l'urbanisme enfin euh, mm -hmm. répondre comme ça dans le vague c'est difficile mm -hmm. <rire> Dominique Lesbats. oui donc puisse connaît euh, on parle de la communauté de communes, j'entends la piscine intercommunale je voudrais préciser des choses quand même. Je pense que alors la communauté de commune a a deux de groupoles c'est Cambo Ustaris. Le gros groupole mmh. ce n'est pas Ustaris, c'est toujours Cambo. Mmh, euh, c'est ce qu'on a dit. Peut-être c'est l'un des plus c'est l'une des principales Je pense euh, que vous avez dit Ustaris tout à l'heure. Voilà. Euh, quand euh, d'ailleurs l'ouverture nous l'avons pratiquée avant qu'elle nous soit demandée puisque euh, nous avions quatre postes et nous avions donné un poste à l'opposition euh, que Bruno Carrère euh partageait avec euh, monsieur Bernard Yachet. Bon, ça c'est un premier point. En ce qui concerne la piscine, le désaccord n'est jamais devenu du fait que il refusait de prendre la piscine euh, euh, à titre intercommunal. Le désaccord euh, est pour nous était que alors je vais essayer d'être très très précis et très rapide. La communauté de communes perçoit les dotations d'État Ce ne sont plus les communes qui les perçoivent je vous donne l'exemple cambo reçoit 1 million d'euros et ensuite la communauté commune tous les tous les mois donne un douzième du million d'euros eutériiste jusqu'à présent touche 850 mille euros de dotation d'état bon. quand vous euh, quand la communauté de communes absorbe une activité une compétence la compétence piscine Elle absorbe les, le positif et le négatif. La piscine du Staritz étant intercommunale, on, il y a eu un pointage qui a, qui a été demandé. Et il se trouvait que 25% de euh, des consommateurs de la piscine étaient du Staritz. Autrement dit, les trois quarts ne l'étaient pas. Or, dans les la CLECT, la, la commission euh, obligatoire pour, à, à, pour acquérir cette compétence nous avait exigé deux choses. La remise en état de la piscine, 1 million d'euros. Et une fois que la piscine était neuve, alors tout le monde est rendue pratiquement neuve, euh, ils prenaient à, à leur charge le, le déficit constant estimé sur les trois dernières années. Bon, ce déficit est, en, en, est, est entre 132 000 et 150 000 euros. Mais ce déficit, une fois qu'il est, en, est enlevé, de l'attribution, la, ça s'appelle l'attribution de compensation, il était enlevé des 850 000 euros à vie. C'est-à-dire que la commune se retrouvait avec une piscine qui était intercommunale, les employés étaient de fait intercommunaux, bon, ça, ça il pouvait avoir les mêmes avantages, ce n'était pas un problème, mais le fait d'améliorer la piscine, et notamment, nous avons fait 100 000 euros de, de travaux pour l'énergie, euh, pour l'économie énergie, et on peut penser que en améliorant la piscine, Nous allons baisser les frais de fonctionnement baisser les 150 mille euros alors que si on l'a transféré de suite les 150 mille euros qui étaient mis dans enfin qui nous étaient enlevés de manière définitive restaient, si vous voulez la commune du Staritz perdait à vie 150 mille euros pour la piscine c'est pour ça que il, il existe maintenant des contrats et c'est un petit peu nouveau des comptes des conventions pour une mise à disposition et nous étions plus favorables à une mise à disposition de la piscine plutôt qu'une intégration de la piscine au niveau intercommunal pour garantir le l'intérêt des Oussarissars. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair. Bruno Carrère. Euh, la, la piscine, c'est un sujet euh, qui, qui lie fortement Oussaritz et, et, et Roby. De fait, c'est un, un équipement intercommunal, puisqu'il sert à, à la population des autres communes, aux écoles, etc., Euh, les, la communauté de commune etrobi enfin en tout cas les, les, les participants de la communauté de communerobi reconnaissent cet état de fait euh, il est indéniable aussi que c'est une piscine, que, que cet équipement à vocation intercommunale est un coût euh, pour pour hytérites puisque donctéris qui acquis qui assume tout ça euh, le problème hein, le problème c'est qu'avant de faire passer cette piscine euh, dans le giron de l'intercommunalité euh, il faut que l'intercommunalité travaille avec la commune du staritz et là c'est là qu'il y a des difficultés et euh, C'est un secret pour personne de dire que les relations entre Ustaritz et l'ensemble de la du restant de la communauté de communes sont, on va dire, difficiles. Euh, et euh, ce qui s'est passé pour la piscine est tout à fait symptomatique. Par exemple, euh, dit en conseil communautaire par le président Baudry, euh, il y a eu des attitudes complètement incohérentes de la de la part du d'Ustaritz, qui d'abord euh, a dit que Ustaritz assumerait le fonctionnement et à condition que l'investissement soit pris en charge par par Eroby. Puis ça a été l'inverse. ou faire enfin, je sais pas dans quel ordre ça a été présenté, mais des grosses difficultés pour arriver à obtenir un accord. Euh, des chantages, on peut dire ça comme ça, à condition que euh, Eroby, euh, si Eroby prend la piscine, eh bien dans ce cas, Justaritz a peut-être que, que la compétence culture soit soit validée. Euh, le dernier en date, c'était au mois de juin, où Justaritz de façon tout à fait abrupte à décider que les autres écoles n'auraient plus accès à la piscine pour des prétextes sanitaires, sans aucune concertation, sans aucune discussion avec les autres communes. Voilà voilà la réalité. C'est que, de fait, c'est un équipement intercommunal. Tout le monde souhaite, en tout cas, que que, que ça le devienne et que ça rentre vraiment dans les roubis. Mais la méthode est forcément très mauvaise et, et ça traîne et ça coûte à Eustaritz. Monsieur Lesbats Mais je crois que Bruno Carrère a dit le, le tout et son contraire. Euh, on ne peut pas euh, demander à Hustaritz de rénover la piscine pour 1 million d'euros et en plus perdre tous les ans 150 000 euros. Euh, euh, il faut faire un ce choix. C'est ce proposé à la comité de commune. Tu es revenu. Et... Mais, mais, évidemment, soit euh, la comité de commune paye les 1 million d'euros et la piscine donc est neuve et à ce moment-là eh bien euh, évidemment euh, les charges de fonctionnement vont évidemment baisser. Euh, on peut accueillir plus de monde. Euh, il suffit de on a les lettres de la RS sur la sur le côté sanitaire hein. Il y oui, avait oui, to... il y avait trop d'ondes puisqu'ils demandent des vestiaires collectifs, on n'a pas le on n'a pas le système pied sale, pied propre. Enfin, on a il y a toute la piscine à refaire. Oui, mais mais, bon. mais dans, Donc... dans ce, ce cas-là, ce... il y avait deux choses dans la lettre de la RS euh, que je me suis pour par ailleurs, il y avait pardon, Il y avait la qualité de l'eau qui est correcte, mais il y avait des problèmes sanitaires sur euh, oui. tout ce qu'il y a autour. Bon. Euh, donc la conclusion, c'est euh, la fréquentation est trop et importante bien, pour les moyens, il y a un coût, etc. » Mais la solution dans ces cas-là, c'est pas de dire aux autres, au mois de juin, les écoles hors ne viennent pas. La solution, c'est de dire, ben voilà pour que les écoles puissent venir dans des conditions sanitaires satisfaisantes, voilà ce qu'il faut mettre en place, voilà quel personnel supplémentaire il faut, voilà quel traitement supplémentaire il faut mettre en place. Et dans ce cas, on discute avec Roby et, et, et les écoles, les gosses qui sont scolarisés dans les écoles environnantes ont eu accès à la piscine avec une participation tout à fait normale des Roby. Voilà, voilà, la, voilà la démarche positive, constructive qu'on souhaite, nous, en tout cas, mettre en place. Là, non, mais je vais confirmer, de toute façon, on peut pas être ustariste et les autres au sein d'un périmètre de la communauté commune. C'est ustariste avec les autres. Voilà, C'est comme ça qu'on va fonctionner. Et ça ne peut fonctionner que dans la bonne intelligence des hommes ou des femmes qui représentent, à un donné, ce conseil d'administration. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Sinon, on s'en va toujours sur la confrontation. Une autre réaction My... Oui, oui, je, je suis à Martin. Euh... Contente d'entendre des hommes ou des femmes, parce que la représentation actuelle, c'est au bureau de la communauté de communes, 12 membres, 10 hommes, 2 femmes. Et au conseil communautaire, 26 membres, 20 hommes, 6 femmes. Alors bon, on aimerait bien que ça change et qu'il y ait une représentation un peu plus démocratique de la réalité humaine. Ara, beraz, gaurko eztabaida ZG izan den, berela bukatuko dugu baina bukatu intzin, bain autagai bakoitzari be azken hitza utziko diogu, uh, len esquinetik hasigira, mainaren eskuinetik uh, dudarik gabe, orain mainaren eskerritik abiatuko gira ta mainaren eskejan Cecilia Saint Martin, zudu zu hitza beraz be minutu batez ustari itagiria uh, zure azken uh, ara, zure azken chideak uh, elarasteko Oui, merci. Alors, euh, je, je tiens à nouveau, parce que je l'ai glissé au détour d'une phrase, mais là, je veux le faire quand même solennellement, à remercier tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance euh, lors du premier tour de ce scrutin. Euh, non seulement tout n'est pas perdu, mais il y a quelque chose à gagner. Il y a même beaucoup à gagner. Et euh, j'espère que ces électeurs vont à nouveau revenir vers vous vers nous pardon et mobiliser ensemble autour d'eux pour faire augmenter notre pourcentage de façon à ce que nous puissions avoir plus de postes donc à la commune comme à l'intercommunalité. Il y a aussi un autre enjeu, euh, c'est que ce vote-là peut permettre de faire basculer l'ensemble d'un conseil vers une majorité de gauche parce que nous avons quand même deux listes qui sont clairement de droite et une qui n'est pas tout à fait de gauche, donc celle qui a fait pour l'instant le plus haut pourcentage, celle de Bruno carrer Donc euh, voter pour unir à gauche, ça permet aussi de rebattre les cartes au niveau des conseils. Donc euh, je dis aux électeurs et aux citoyens qui nous écoutent, si vous voulez donc euh, davantage de politique euh, sociale, euh, solidaire, si vous voulez lutter contre les lobbies, Au niveau communal intercommunal, si vous voulez promouvoir une nouvelle façon de faire de la politique aussi, avec plus de concertation et une meilleure représentativité, notamment des femmes, des jeunes, etc., votez pour la liste unie à gauche. – Oui, alors d'abord pour préciser que même Saint-Martin n'est pas, euh, pas au courant, la liste Aimé-Eustaritz est toujours déclarée liste divers gauche. Bon. – C'est faux ?– Ah non, non, non. – Elle est déclarée alors là, alors, liste, liste divers tout court Non. Ah oui, j'ai vu que vous aviez le culot de choisir la couleur verte pour vos pour vos professions de foi. Elle je sais pas qui liste, vous espérez tromper. S'il vous plaît madame C'est Martin avec ce choix-là mais les électeurs ne s'y tromperont pas eux. Madame C'est Martin s'il vous plaît. Oui, non, mais quand même. Non mais je suis en divers gauche à préfecture de toute façon c'est clair oui. Bon voilà. Alors, je dirais que le moment de la réflexion est arrivé. Nous avons travaillé d'arrache-pied pendant 6 ans pour réaliser le programme sur lequel nous avons été élus en 2008. La semaine dernière, vous nous avez fait comprendre Que pour vous, le plus important, c'était surtout que ce travail se fasse en concertation permanente, même si de, cela devait ralentir le rythme des projets. Nous avons pris acte de votre demande. Nous nous engageons à revoir notre méthode de travail sur le prochain mandat. Si nous sommes élus dimanche prochain, ce sera à vous de décider ce que vous voulez pour l'avenir du Saritz. de listes vous font miroiter le retour vers le passé et le repli identitaire. Et de listes vous ont proposé des projets pour le futur. Ce sera aussi à vous de choisir la liste qui possède les compétences techniques et professionnelles pour mener à bien ce projet. Dimanche, vous n'allez pas seulement montrer votre humeur du moment, vous allez surtout construire l'avenir, le vôtre et celui de vos enfants. Un seul choix raisonnable, votez Émeustaritz. Oui, donc je vais d'abord me permettre une Une remarque, parce que l'allusion la, à peine voilée du repli identitaire, je pense que c'est pour nous. Euh, L'identité, on la revendique et on revendique aussi le partage de cette identité plus grand nombre. Je pense pas que ne pas défendre une identité, euh, comme l'a fait Dominique Lesbaz, ce soit un gage d'ouverture. C'est exactement le contraire de ce qui nous a prouvé. Asken Itza. Voilà, Asken Itza, Chegidane. Euh, bien sûr, je, je remercie euh, l'ensemble des Oustais Stars qui, qui nous ont apporté leur confiance au au premier tour euh, c'est un premier pas en fait c'est le second qui compte, tout le monde le sait euh, le pas de Dimanche euh, on bien sûr on invite, on incite les Oustahistars qui nous ont fait confiance pour ce, euh, à l'occasion de ce premier tour à renouveler leur confiance Oustahit euh, Sebaï est un mouvement large ouvert, euh, on incite également euh, ceux qu ceux qui auraient euh, hésité sur euh, sur l'ampleur de ce <coughs> moment au premier tour à, à venir nous rejoindre Euh, la parole sera donnée aux Estais stars qui sont déjà impliqués qui ont envie de faire euh, et on partagera ensuite euh, si on arrive en tête aussi au second tour on partagera ensuite les projets avec euh, la grande majorité de des osteystars qui qui sont désireux de de s'impliquer dans la vie publique Très intéressant ces ces débats je découvre aujourd'hui que Dominique Lesba c'est l'hiver gauche bon euh, toujours est-il que moi la liste que je porte elle est toujours apolitique même même si elle a euh, Un véritable, une vraie portée du côté identitaire de ce qu'est quand même Ustaris en tant que capitaine de l'amour et en tant que vraiment Ustaristar. Bon, je tiens à renouveler mes remerciements à tous ceux qui nous sont portés en soutien hein, lors de ce premier tour. Je le redis, dimanche ce sera notre vote. Donc j'appelle massivement Ustaristar déjà à se déplacer et de faire un choix qui engagera la commune pour les six prochaines années en leur âme et conscience. Mirezke genietz si, Jean-Claude Saint-Jean eta behortan utziko dugu, eh? gaurko ez-tabaida, lau-oltagai genituen gure mainaren inguruan, uztaritzen aurtestuko diren lau-oltagai, seziltzen marten, Dominik Lezbat, Rino-Karrer, eta Jean-Claude Saint-Jean entzun duzue ez eta orain erabaki beharko duzue igandean. Izan duzue erabakitzeko tenorea, eta behiakin Euskalijatietan, eh? urbiletik segituko ditugula emaitza horiek, ahatsaleko seietatik. Aintzina, zuzenean izanen baikira, iartukitzak, analisiak eta emaitzak emaiteko, ondoren Euskalde Davidekin ere, telebista, eman bat izanen dugu analisia eskaintzeko. Besterik gabe aintzakieta min eskejainitz zuri ere gurekin izaiteagatik. Eskejak nola ez, Pampi Merkapide, Teknika Arlokolanak bexeguhtatu dituen ari, eta Artzea López Arana, gisa aritu baitzira. Besterik ez gaukkoan beraz gure aldetik, izanuntza da igan daertem.